En tout cas, je comprends que des chefs d'entreprise ou des élus soient en colère, puisque ce qui se met en place ne correspond pas à ce qui a été dit. Il doit correspondre en face à un développement des services. Il doit correspondre en face à un développement des services. Ba xena faroa hunkitzen dian, tren xerbutsia ezta hun ahal. Holako investizamentu publikoa, holako xerbutsu txaraen zat ezta hun argari. Por une desert ausi mediokra, ceden pa akceptab. hortan l uxkal alkargoak badu lan handibat egiteko.